Bye. Toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, www.radioguémozo, vous pouvez également nous écouter en streaming. Et eh oui, et n'oubliez pas que euh, eh bien, tous nos podcasts eh bien, sont euh, écoutables sur notre page Facebook. Aujourd'hui, je reçois dans la bulle euh, Chloé Rush. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom Oui, c'est ça. Ouf Ça va. Alors, tu es vice-présidente eh de l'association euh, de la ferme équestre de Franou. L'association des de craintes mais L'association des de Franou, mais... les, voilà. des crins de Franou euh, qui fait partie eh bien, de la ferme équestre de Franou. C'est ça. Ok. On remet les choses dans l'ordre, tu as raison. Alors, tu étais venue nous voir la dernière fois eh bien, pour nous parler euh, d'un événement euh, que euh, la ferme équestre avait euh, euh, mis en place hein, pour ses 30 ans. Oui, c'est ça, les spectacles des 30 ans sur deux week-ends. Oui qui furent euh, eh bien un succès, puisque nous avons dû refuser euh, un ah bon ouais nombre de personnes. Et donc, nous comptons refaire ces spectacles en septembre, ah les ouais. deux derniers week-ends de septembre, afin que tout le monde puisse les voir. Ah ben, c'est bien, ça. Voilà. Super. Donc, euh, ça s'est bien passé. Le beau temps était au rendez-vous euh, Le beau temps, non. <rire> le premier okay. week-end, il a neigé. On s'est ouais. pris la neige sur la tête. Euh, il faisait très, très froid. Et le deuxième week-end, on a échappé à la pluie, mais il faisait pas très chaud non plus. Okay. Mais bon. Les gens étaient au rendez-vous et ils ont aimé les spectacles. Et voilà. les animaux, comment ça se passe quand c'est comme ça euh, qui... oh, euh, Vous savez, c'est des animaux très rustiques euh, qui, euh, qui peuvent vivre dehors ils toute l'année. Les... Euh, c'est vrai. Ils ont... Le froid, ça ne les gêne pas. Hein. Non, bon. non. Ouf, alors ça va. Alors, on fait un petit euh, flashback sur euh, l'association et euh, la ferme équestre. Depuis quand existe-t-elle Alors, la ferme équestre existe depuis 1989. Donc, il y a 30 ans. Et l'association a été créée euh, le 1er janvier 1992, puisque c'est une idée qu'ont eu euh, plusieurs amis euh, de la ferme euh, lorsqu'il fêtait euh, eh bien, un nouvel an euh, le 31 janvier 1991. Ils se sont dit sur un coup de tête, euh, « Et si on aidait la ferme en organisant des manifestations internes, en sortant en compétition, etc. ?» cet endroit qui nous tient tant à cœur. Et quelques heures plus tard, ils se sont dit, allez, on crée l'écran de Franou, soyons fous. <rire> et euh, et c'est comme ça que c'est parti. Alors, elle se trouve où, euh, cette euh, ferme, pour ceux qui n'auraient pas écouté notre interview de la dernière fois <rire> Alors, euh, elle se trouve dans les montagnes de deux oui. Il faut savoir qu'à deux il y a deux centres équestres. La brasserie, qui est en bas de la montagne. Et nous, les granges de Franou, qui nous trouvons 3 km en haut, donc euh, dans une clairière euh, perdue au milieu de la forêt. Ça, c'est chouette. Ah oh oui, c'est génial. On est vraiment au milieu de la nature. Il y a des dizaines de kilomètres de balades et de randonnées tout autour. C'est calme. Il n'y a pas de voiture. C'est pas passant. Il n'y a quasiment pas de voisins non plus. Enfin, vraiment, c'est génial, génial pour les amoureux de la nature. Ah bah oui, j'imagine. Alors, toi, tu es vice-présidente. Mais euh, voilà, de combien de membres est, est formée l'association Alors, nous sommes quatre membres du bureau. Donc, une présidente, une vice-présidente, une trésorière et une secrétaire. Euh, On a aussi euh, deux autres membres euh, qui prennent part aux décisions. Et sinon, l'association est composée actuellement d'une soixantaine euh, d'adhérents euh, qui sont euh, les parents des cavaliers et les cavaliers de la ferme. Ah c'est super, ça. Ça, c'est bien. On les remercie et on les oui. embrasse tous. <rire> Surtout pour ce qu'ils ont fait aux 30 ans. Oui, ouais, ouais. Ils, ils se, se sont bien génial. investis. Oh, ils étaient géniaux, franchement, ouais. Ouais. tous. Ah c'est super. Alors, est-ce qu'il y a une philosophie particulière au sein euh, de, de la ferme Et bien sûr, euh, donc, euh, la ferme, c'est la nature, le bien-être des animaux, c'est vraiment notre philosophie. Euh, on vient monter à cheval, mais le but, ce n'est pas que de monter à cheval, c'est de s'occuper de son cheval, le, le brosser, aller le chercher au parc, le nourrir, faire son box, et s'occuper aussi des autres animaux, bien sûr, nourrir les petits animaux, même euh, ne serait-ce que refaire des clôtures de parc, des choses qu'on ne fait pas vraiment ailleurs, mais... Nous, on le demande aux cavaliers qui prennent part à cette vie de la ferme mmh. parce qu'ils ne sont pas là que pour abuser d'un cheval, que pour le monter, que euh, ce n'est pas un objet, un cheval. C'est un être vivant qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Oui, c'est sûr. Et pour la nature, on fait vraiment en, en respect avec la nature. Par exemple... Les repas qui sont proposés les week-ends et durant les stages, c'est que des produits locaux et bio. On connaît très bien ceux chez qui on se fournit. On sait qu'aucun animal n'a été maltraité là-bas, que tout est fait pour protéger l'environnement, etc. Et de même la ferme essaye le moins possible de construire de nouvelles infrastructures, etc., pour éviter de déforester ou des mmh. choses comme ça. D'accord, ok. Donc, vraiment, en, en parfaite adéquation avec la nature. On essaye. Donc, c'est Irène Cag, oui. qui est la propriétaire. C'est elle qui a fondé la ferme, effectivement. Voilà, et je vois qu'apparemment, elle a de larges connaissances sur tout ce qui touche à l'environnement de la ferme, mais aussi de la forêt vosgienne. Oh, oui, oui. Alors, est-ce que quand on fait une balade à, à cheval, qu'on se promène, on peut avoir aussi des petites infos sur l'environnement dans lequel on se trouve ben, Bien, Bien sûr, euh, donc euh, parfois elle en parle d'elle-même, bon ça dépend du groupe de cavaliers avec qui elle est bien sûr, mais elle aime bien durant les balades euh, avec des adultes ou des adolescents qu'elle voit euh, très intéressés, ou même les plus, plus jeunes, même les enfants, quand elle les voit très intéressés par la nature, elle va leur expliquer, écoutez, c'est tel type d'arbre, ou parfois on voit des animaux, elle donne quelques petites anecdotes sur les animaux qu'on croise, ou... Ne serait-ce que quand j'étais toute petite, elle m'a expliqué la différence entre une forêt créée par l'homme et une forêt... Ah oui. Alors que, en soi, ça peut paraître bateau, mais quand on est petit, on ne se rend pas compte que le fait que les arbres soient tout alignés, c'est l'homme qui les a plantés. Vrai. Elle nous explique... On a appris la différence entre le nord magnétique et le nord géographique. Ah oui on apprend Ah oui, des choses, plein de petites anecdotes comme Allez ça. Donc C'est super. Oui. Donc toi, ça fait un moment que tu fais partie de cette ferme Équestre. Ça fait 15 ans, oui. Voilà. Euh, donc euh, maintenant, euh, tu as ton cheval qui réside là-bas. C'est ça. <rire> ben, Je leur ai acheté une... Euh... Ouais. qui voulait mettre en retraite, que je montre depuis qu'elle est arrivée. Euh, oui. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter et je l'ai bien sûr laissée en pension là-bas. C'était une évidence tant qu'elle n'est pas réellement en retraite, tant qu'elle peut encore être montée, qu'elle est encore en forme. Pour moi, c'était une évidence de la laisser là-bas parce que je sais que là-bas, elle sera très bien traitée, qu'elle pourra profiter de tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de grands espaces pour courir, d'être de, avec des autres chevaux, donc de ne pas être enfermée tout le temps au box, une nourriture adaptée. Oui. oui. Donc tous, tous les besoins dont, dont ont les chevaux. Et tu penses que voilà, ça a vraiment ouvert ta sensibilisation à, à l'environnement, au bien-être animal euh, d'avoir en fait, suivi ce parcours là-bas ah oui, oui, non, ça c'est sûr. Euh, je, je suis très contente que mes parents m'aient inscrit là-bas quand j'étais petite parce qu'ils auraient très bien pu m'inscrire à Remiremont vu que j'habite à 10 minutes à pied mais ils m'ont inscrit à Domartin et je sais, je sais très bien que j'aurais jamais eu cette vision des animaux et de la nature, du respect des chevaux si j'avais pas été là-bas notre monitrice a fait, a, donne, est indépendante donc elle donne des cours un peu partout et elle nous a bien dit qu'ici on avait une sensibilité différente, qu'on respectait les chevaux c'est la première chose qu'on nous apprend Et ça nous ouvre les yeux sur le fait que bah, la terre, elle ne va pas bien et, et surtout que les... enfin, on monte à cheval, mais il y a beaucoup de choses que font les... les cavaliers, même de haut niveau, qui font du mal aux chevaux. En fait. oui. Et ça, ça nous ouvre les yeux, on nous l'apprend là-bas. Par exemple, il y a beaucoup de centres équestres où les chevaux vont être cloîtrés au boxe, ils vont sortir que pour être montés. Ça, c'est horrible pour les chevaux. Ils ont besoin d'être dans la nature, de galoper tranquillement, d'être libres, de pouvoir manger de l'herbe, d'avoir du contact les uns entre les autres. Euh, pareil, il y a une grosse polémique en dressage, donc euh, mettre un cheval sur la main. Ça a toujours été comme ça qu'on montait en dressage. C'est comme ça que le haut niveau veut qu'on monte en dressage, donc l'encolure bien arquée pour avoir un joli, joli cheval. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on dit, le cheval soumis, etc. Sauf euh... que ça lui... Euh, ça lui bloque la colonne vertébrale, ça la... Oh, ça la tasse. Ça la tasse voilà. Les vertèbres viennent se frotter entre elles et ça mmh. lui fait mal. C'est mauvais en fait. Mmh. Un... Ça me fait penser un petit peu aussi aux, aux chevaux qui... qui sont utilisés pour faire des courses. Oui, Alors ça c'est terrible. Euh, ça c'est terrible, surtout que c'est des chevaux qui n'ont pas du tout fini leur croissance, vu qu'ils ont deux ans. Un cheval ne devrait pas être monté, ne devrait pas être débourré avant au moins trois ans, et encore trois ans c'est très tôt. En général, on dit qu'un cheval peut être débourré à trois ans, mais faut pas qu'il commence à sauter ou vraiment être monté avant cinq ans quand il a fini sa croissance. Oui. Parce que le problème de les monter tôt, les chevaux, c'est que bah, ça les empêche de grandir, ça leur donne des problèmes aux articulations, au dos, et les chevaux de... de de courses qui sont montées à deux ans, ça les massacre. Mmh. Après, en plus, ils sont complètement fous dans leur tête parce que tout ce qu'on leur a appris, c'est de courir le plus vite, euh, c'est tout. Mmh. Ils ne savent faire que ça, donc ils ne sont pas bien dans leur tête. Et physiquement, ils sont massacrés. Hein. Oui. On voit que vous êtes très sensible au bien-être animal et ça, c'est super. Euh, Est-ce qu'on apprend un petit peu à, à détecter, à pouvoir communiquer à, avec son cheval euh, Oui, on a des cours pour ça, ah oui de travail à pied. Éthologiques, euh, qui sont donnés régulièrement à la ferme, notamment sur demande. Donc euh, ça se passe majoritairement à pied, mais aussi euh, à cheval. Une fois qu'on a un certain niveau à pied, on peut le faire à cheval, en liberté. On apprend euh, à communiquer avec les chevaux comme ils communiquent entre eux. Donc euh, par exemple, euh, nous, naturellement, un humain qui veut, par exemple, ne serait-ce que pousser les fesses d'un cheval, il va le pousser avec ses mains. Sauf que dans la nature, les chevaux, ils ne vont pas tout de suite euh, aller pousser l'autre. Ils vont déjà augmenter leur énergie pour dire « attention, je veux que tu fasses quelque chose ». Si, ré... si, si l'autre cheval ne réagit pas, ils vont coucher les oreilles en arrière pour dire « oh, je ne suis pas content, il faut que tu m'écoutes <rire> ». Et seulement après, ils vont physiquement aller vers le cheval, voire essayer de le mordre ou quelque chose comme ça. Donc les humains, la première chose à faire, et ça marche très bien chez les chevaux, c'est on se met à côté, on se grandit. Et là, le cheval, soit va bouger tout seul, soit s'il ne bouge pas, on peut faire un petit geste de la main, voire après, aller l'effleurer. Mais le pousser, ça ne sert absolument à rien. Et on apprend tout ça durant les cours de travail à pied, comment les chevaux communiquent entre eux. Et ça donne une relation différente avec son cheval. Je vois ce qui se passe avec ma ponette, c'est incroyable. Après, les chevaux nous aiment bien. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'ils aiment parce qu'ils n'ont pas de sentiments, mais ils nous reconnaissent comme étant euh, quelqu'un qui va les rassurer, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Est-ce que vous faites des stages de communication animale Alors, pas des stages de communication animale, mais... Euh, Appelés comme ça, mais durant chaque stage, les enfants et les adultes, euh, avant de monter, apprennent à manier le cheval en main. Euh, à cheval, ils apprennent à euh, déjà utiliser leur énergie, pas tout de suite donner des coups de talons ou tirer mmh. dans les rênes, etc. Et on fait des stages aussi pour les personnes handicapées. Donc, c'est un peu de la communication animale, oui, les, On, a, on est en collaboration avec euh, un, une association d'handicapés enfants, mais je ne connaîtrai pas le nom, et un foyer adulte, donc le foyer Saphir, qui viennent euh, ne serait-ce que caresser les poneys ou faire un petit tour à poneys et... C'est une sorte de communication animale, du mmh, coup, mmh. ça les aide, ça leur fait un petit moment de bonheur. Eh bien oui, c'est très important voilà. le rapport avec les animaux pour euh, ce public et puis pour tous les publics, oui. d'ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, toi, tu peux transmettre à d'autres, à des plus jeunes, tout ce qu'on t'a appris là-bas Euh, oui, oui. Alors, euh, à la ferme, il faut savoir qu'il y aura une monitrice, toujours, bien sûr, qui encadre, mais aussi euh, une aide animatrice, comme on appelle ça. Oui. Donc, c'est un cavalier euh, plus âgé. Donc, moi, je fais ça depuis que j'ai 13-14 ans, qui euh, aide la monitrice à encadrer les groupes et qui apprend aux, aux enfants ou même des fois aux plus âgés, puisque des fois, je me suis retrouvée avec des, <rire> des adolescents ou des adultes qui avaient 3-4 ans de plus que moi, mais qui ne savaient pas monter à cheval, bah, oui, oui. à qui on apprend... Euh, Comment sceller un cheval Comment s'en occuper Comment s'occuper des animaux Et euh, tout, tout ce qu'on nous a enseigné sur la philosophie de la ferme, par oui, exemple. Oui. Du coup, euh, ça responsabilise de faire ça, quand même. Oh oui, ça, <rire> ça, on devient mature quand on fait ça, et oui. ça responsabilise énormément, parce que bah, on sent qu'il y a un groupe qui dépend de nous, au final, ouais. même s'il y a toujours un adulte à côté, une monitrice, mais les monitrices nous laissent beaucoup de liberté, de elles surveillent lui. et elles nous laissent faire, nous laissent apprendre de nos erreurs. Et c'est vraiment ça, à la ferme, on apprend. Peu importe le public qui vient, on apprend. Même nous, encore maintenant, depuis 15 ans qu'on est là, on apprend toujours, constamment. Ça, ça c'est chouette. C'est un très beau message. Alors, on va se lancer dans une première bulle de son. Playlist spécialement préparée par toi, Chloé. On rentre dans ton univers. Il n'y a pas que euh, le côté animal avec les chevaux. Il y a aussi un autre univers autour de toi. Euh, tu as décidé de nous faire écouter euh, des sons venus d'animés. Donc, on fait un petit tour au, au Japon et on voilà. revient après dans les Vosges euh, pour parler eh bien, de l'association Les Craintes Franou et de la ferme A tout de suite kari no Sekai, Ik probeer na te denken, maar is vol. Ik probeer na te denken, is vol. Ik probeer na te denken, maar mijn hoofd is vol. Ik probeer na te denken, maar mijn Keep on vol. Ik probeer na te denken, maar to hoofd Keep vol. Ik probeer na Ik ga de mij harten barsten als ik naar de mij weet. Ik laat de mij nagels aanzetten. Ik laat mijn benen in besetten. Ik laat de mij zaken goed op mijn kop. Ik and mijn zenuwen in de mij licht. Ik ben naar de mij liever warm. Ik ben naar de mij warmer. I kom de mij verlicht. Ik ben nooit meer verdriet. Ik en Dans la bulle aujourd'hui avec Chloé euh, qui représente aujourd'hui l'association euh, Les euh, Crins de Franou et donc on parle et eh bien euh, de cette ferme équestre, bien entendu rattachée à euh, l'association, c'est un petit peu euh, le but. Alors il, il me semble que euh, euh, il y a également une ferme pédagogique au sein euh, de, de la ferme équestre, oui, oui, exactement. Donc dans cette ferme pédagogique, nous avons de nombreux petits animaux qui varie en fonction des saisons. Euh, en ce moment, on a une petite chef qui s'appelle Gadou et qui est souvent en liberté dans la ferme, qui aime jouer avec les enfants. Et euh, les enfants l'adorent. Elle est très, très attachée à l'homme. Elle le suit partout. D'accord. <rire> on a aussi des poules et des poussins en liberté. C'est génial. Euh, donc, pareil, on a un petit poussin qui, euh, qui s'appelle Shoah. Ah bon <rire> Oui. Alors, en fait, euh, la petite histoire, c'est que la propriétaire de la ferme achète des œufs à mettre en couveuse. Et quand les œufs éclos, elle met les poussins sous les poules en leur faisant croire que c'est leurs œufs qui ont éclos. Sauf qu'il y a une poule, c'est pas passé, alors que ça faisait 30 <rire> ans qu'elle faisait ça, et elle a tué tous les poussins. Sauf Shoah, du coup, qui a survécu à l'aide. Ouf! Voilà. D'accord. C'est euh... le survivant. Voilà, c'est le survivant. Et il est, euh, du coup, très proche de l'homme, vu que c'est l'homme qui l'a sauvé, selon lui. Donc, le petit poussin, on tape par terre, il vient, il ah vient bon sur nous. Il... Oh, mais il... un, vrai, un vrai petit chien! En fait. <rire> c'est marrant, ça. Et puis, on a d'autres poussins aussi. Et puis, on a des poules et canards qui sont là, dans un pré, donc pas en liberté, parce que le but, c'est de manger les œufs des poules. Donc, euh, on ne peut pas les laisser pondre n'importe où, sinon, on ne sait pas de quand date la, la ponte. etc. Ouais, ouais. On a aussi beaucoup de lapins. En ce moment, on a eu une hécatombe de lapins parce que notre mâle n'arrêtait pas de se barrer de son pré. Donc, il n'a pas arrêté de faire des lapins, des petits lapro, Donc, on en a eu 5 euh, euh, portées cette année, je crois. Donc, en ce moment, on en a encore euh, quatre lapins d'environ de un mois et euh, environ 6 lapins tout jeunes, qui ne sont pas sortis du nid, et que la lapine a fait dans un tronc d'arbre, enfin, dans une souche d'arbre qu'elle a creusée elle-même. On s'est retrouvé avec un nid de bébé. Ah oui Et il reste là-dedans. Ils... C'est oh, chouette mignon. Et donc, ils sont... les lapins sont dans un pré à lapins qui permet aux enfants d'aller avec eux les caresser. Euh, sinon, on a aussi des chats, un gros chien loup, euh, donc ah, un oui. loup en fait. Donc Il est très impressionnant, mais vraiment adorable. On a un âne qui est... Euh... Pour cet été, euh, loué pour des balades, donc euh, pour balader les enfants ou comme Anne de Bas, de même que notre mulet, on le loue aussi cet ah été oui. pour les enfants. Un petit mulet tout petit, de, pff, il doit faire un mètre dix, ah quelque oui. chose comme ça, Norbert. <rire> un mini. <rire> Et dedans, des fois, on a des cochons. Bon, pour l'instant, on n'en a plus, mais j'ai déjà vu, par exemple, une euh, truie mètre bas. D'accord. Voilà, on voit beaucoup de choses à la ferme. Ah, C'est génial. C'est intéressant, oui. Et du coup, c'est vraiment euh, super de pouvoir euh, être en immersion avec euh, ah oui. euh, ce monde-là. Et puis pour les visiteurs et tous ceux qui s'investissent. Voilà, on dit souvent, il y a beaucoup de parents, on va aux kermesse. Ces derniers temps, on est allé souvent à des kermesses. Et beaucoup de parents nous ont demandé s'ils pouvaient passer comme ça sans faire de cours d'équitation. Et on leur a dit, mais bien sûr, venez visiter la ferme, venez voir les animaux. C'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour vous accueillir, vu qu'on n'est pas tout le temps aux écuries, on est occupé. Mais euh, vous aurez toujours des petits animaux à aller voir, une chef qui viendra vous dire bonjour, des poules qui se baladeront autour de vous. Donc euh, On a pas mal de parents qui viennent avec leurs jeunes enfants se balader, faire Ça, un tour chouette. en forêt et finir par chez nous voir les animaux. C'est bon à savoir. Combien il y a de personnes sur place pour s'occuper vraiment quotidiennement de Alors, il y a beaucoup de personnes sur place, enfin beaucoup. Il euh, y a... Euh... Cinq foyers, parce que la propriétaire de la ferme loue des logements. Et le but des logements, c'est de participer à la vie de la ferme aussi. Donc, c'est tous des foyers de jeunes adultes qui aiment l'ambiance de la ferme, la philosophie, la nature. Et donc, chaque personne a son petit rôle, comme par exemple, aller fermer aux, poussins, enfin fermer la, aux poules la nuit pour ne pas qu'elles qu se fassent manger, oui. ou donner à nourrir les animaux ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a donc la propriétaire de la ferme y a, euh, et il y a des woofeuses Donc, euh, on fait beaucoup de woofing et les woofeuses viennent s'occuper quotidiennement des animaux quand elles sont là. Qu'est-ce qu'une woofeuse Ah oui, une <rire> alors, une, euh, woof, du woofing, c'est World Wild Organization for Farming ou un truc comme ça. Je ne sais plus okay. trop exactement. <rire> Mais euh, c'est accessible dès qu'on est majeur. Ouais. Le but, c'est de... C'est aux fermes, ou pas, pas forcément que des fermes. Par exemple, il peut y avoir des élevages de chiens de traîneau ou des choses comme ça. À toute activité qui touche à la nature, ils accueillent une personne, donc un bouffeur. Ils l'hébergent et le nourrissent gratuitement. Ah oui Et en échange, euh, la personne leur donne un coup de main. Le but, c'est de perpétuer les traditions en apprenant aux woofer, euh, par exemple, comment fonctionne... Euh, Le taillage des vignes ou comment on élève des chiens de traîneau ou comment on s'occupe d'une ferme équestre, c'est vraiment varié. Il y a un site internet pour ça et. Euh Exact. Dans lequel nous sommes inscrits, du coup, et régulièrement, on accueille des woofers, mais de, de partout. On a eu souvent des Québécois, des, Oul des Hollandais, puisque Irène Gag est hollandaise. D'accord, euh, voilà. super. C'est super, ça, de, de faire des, des choses comme ça. Et puis, on les en... woofers, ils sont géniaux, parce qu'ils ont toujours plein d'anecdotes à raconter, ah vu qu'ils ne oui. font pas qu'un mois de woofing. Hein. Ils en font pendant 2-3 ans, et ils ont découvert plein de choses, ils ont visité plein de pays, et donc ils nous en apprennent aussi. Bah oui, j'imagine, j'imagine. Est-ce que toi, t'aimerais faire euh, faire Alors, ton métier euh, dans le monde animal, le monde animal Bah, euh, du coup, j'ai fait du droit, donc euh, <rire> bon. non, mais euh, ma je continuerai toujours à avoir des chevaux, à aider à la ferme, par exemple, ou des choses comme ça. Mais quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire et. J'ai fait une grosse allergie au chat, donc euh, <rire> on oui, peut tout casser. Il faut choisir. Voilà. Vous êtes beaucoup euh, euh, voilà, de, de, de jeunes qui étaient là, vraiment petits, et on reste en contact euh. Alors, euh, on est beaucoup à être restés en contact, donc... Euh... Par exemple, j'ai euh, la fille de la monitrice qui a mon âge, mais aussi euh, 3-4 autres amies avec qui je faisais des pony games, donc une discipline euh, qu'on fait enfant, euh, des jeux à poney en compétition. Mmh. On était une équipe et du coup, on a toujours gardé contact. Et euh, avec les gens qui venaient aussi en stage, donc il euh, y a beaucoup de filles de notre âge, on passait des super moments durant les stages avec et on a toujours gardé contact. Bah, avec les réseaux sociaux, c'est facile. Oui. Même si, du coup, elles ne reviennent plus parce qu'elles ont toutes plus de 18 ans. Elles sont un peu âgées, etc. Enfin, <rire> âgées, non, mais <rire> elles viendraient plus faire un, un petit stage. Enfin, voilà, mais on se voit toujours. Euh, ça ne nous empêche pas de nous revoir, bien sûr. J'imagine. Alors, il y, y a quoi, justement, dans, dans, comme discipline euh, au sein de la ferme Il y en a beaucoup, j'imagine Du coup, la ferme se distingue par le fait qu'elle propose une diversité énorme de disciplines. Ouais. Tout ce qu'elle pourra proposer, elle le proposera. D'accord. Donc... Euh... Ce qu'on fait le plus, c'est euh, du baby-poney, oui. voilà. des balades, oui. euh, du pony-games, donc euh, des jeux à poney. Euh, le but, c'est d'être le plus rapide à finir le jeu. D'accord. Euh, et qui se fait en compétition. Du saut, oui. du dressage, du cross, donc des disciplines plus classiques, du hunter. On fait aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, du travail à pied éthologique. Euh, on fait du trek. D'ailleurs, euh, depuis... Le début de l'année, on a une monitrice indépendante, Pauline Dautré, qui a appris à monter chez nous, qui est revenue pour faire des cours de trek, puisque ah. c'est sa spécialisation. Euh, concernant, pareil, les cours de travail à pied, de saut, de crosse, euh, à partir du galop 4-5, c'est aussi une monitrice indépendante qui l'est fait, qui a aussi appris à monter chez nous, Émilie Gérardin, et franchement, elles sont top, elles ont amené... Euh des nouvelles disciplines à la ferme, à un niveau différent. Euh, Irène, elle, sa spécialisation, c'est le Pony Games et la Voltige. Donc la Voltige, c'est un enchaînement de figures de gymnastique à cheval sur un cheval qui tourne en longe au pas ou au galop. Donc il fait des cercles au pas ou au galop. Donc euh, les enchaînements peuvent se faire seuls à deux, voire à trois. Mais bon, nos chevaux sont un peu petits pour avoir trois cavaliers sur le dos. Bah oui <rire> Mais... Euh... Il y en a qui le font. D'accord. Et c'est génial la voltige parce qu'il n'y a pas besoin de, de vouloir, enfin, il n'y a pas besoin de savoir monter à cheval, ni savoir faire de la gym. Et on a régulièrement des enfants de 4-5 ans qui viennent en faire durant ah des bon stages. Fin. On a l'impression que c'est très impressionnant comme ça, qu'il faut vraiment maîtriser le, les, les choses quand on regarde. Oui, bah oui, oui. On... Mais c'est adapté vraiment à tous. Enfin, vraiment, euh... bien sûr, il y a des choses que les 4-5 ans ne pourront pas faire, mais l'avantage d'être en équipe c'est qu'il y a un adulte ou un grand avec qui va permettre à l'enfant de se sortir en sécurité et l'enfant pourra s'exprimer plus librement sur le cheval, oser par exemple se mettre debout parce qu'il sera tenu. Ou... Enfin, on... Un enfant peut faire tout et n'importe quoi parce qu'il est aidé. Oui, Tant oui. qu'il se sent en confiance, il fera... un enfant fera tout autant qu'un adulte. Ouais, qu tout, adulte à fait. Hein. Bah, tout à fait. Et justement, eh bien, la ferme, elle accueille les enfants dès 3 ans Oui Euh, on a des enfants dès 3 ans, donc de, pour les 3, 4 et 5 ans, on a des cours qui s'appellent des cours piou-piou. <rire> donc euh, les enfants viennent, ils brossent leur poney, on les aide à sceller. Ensuite, ils vont dans un lieu clos, donc au manège, pour euh, d'abord se familiariser avec leur poney en main, faire un tour au pas, euh, courir à côté, les arrêter, les caresser, les faire tourner, enfin voilà, se familiariser avec le cheval. Enfin le, le poney, c'était pas oui, petits oui. poney. Euh, ensuite on les met en selle. Et là, donc, pour les plus jeunes et ceux qui n'en ont jamais fait, on tient le cheval, mais euh, au fur et à mesure on leur laisse les rênes et ils vont faire euh, des petits jeux, donc du pony games, mais sans que ce soit une compétition. On fait des jeux de pony games, déplacer un objet d'un cône à l'autre, faire un slalom, s'arrêter. Tout ça, ça aide à les mettre en confiance, à leur apprendre à maîtriser leur poney. Ou alors euh, des jeux accrus aussi. Tout ce, qui, tout ce qui peut être ludique et qui peut leur permettre euh, d'acquérir du niveau. Et bien sûr, on fait des balades avec eux. Voilà. C'est super. Ils peuvent venir... Euh, c'est des groupes, j'imagine, pendant ces sessions Oui, euh, c'est des groupes, mais euh, on, est, on a très peu de cavaliers durant un même cours. En fait. D'accord. Il y a beaucoup de centres équestres où les cavaliers sont 12-13 par groupe. Oui. Et nous, on trouve ça nul parce que quand tu es 12-13 dans un cours d'une heure, euh, qu'est-ce que vont faire 12-13 cavaliers Ils vont passer deux obstacles et ça s'arrête à là, par exemple, oui, oui. pour un cours d'obstacles. Donc nous, on, ne, on limite nos cours à six. Ça permet euh, aux moniteurs d'être plus vigilants sur euh, chacun des enfants, de leur donner plus de conseils et d'individualiser les séances. Euh, donc en général, oui, c'est 4 à 6 enfants et ils ont on n'a pas... Euh, Quatre enfants qui ne savent pas monter, on aura deux enfants qui seront débutants complètement, deux enfants qui auront fait une semaine, deux enfants qui auront fait un an. Du coup, ça permet, vu que c'est un petit groupe, de dire oh « toi, tu vas faire un peu plus compliqué, toi, il faut faire plus simple ». C'est une très bonne logique. Voilà. Voilà, on peut oui. s'occuper de tout le monde et puis c'est presque individualisé, quoi, du coup. C'est le but. Mm. On essaye d'individualiser. Enfin, Irène essaye d'individualiser les séances, du coup. Eh ben voilà c'est super, on se lance dans une deuxième bulle de son avant de continuer cette émission qui passe quand même à toute vitesse, on va quand même venir aborder le sujet des stages d'été que proposent les fermes des granges de Franou. je vais y arriver, donc on écoute ce deuxième son tout droit sorti de la playlist de Chloé et on se retrouve juste après. Ik ben er Toujours ensemble avec Chloé pour euh, eh bien parler euh, de cette fameuse euh, ferme-centre-équestre Les Granges de Franoude. Et donc, j'ai du mal aujourd'hui à prononcer euh, mes mots. Mais, en tout cas, merci beaucoup à toi euh, d'être venu aujourd'hui pour nous parler de tout ça. C'est génial. Tu, tu nous donnes tellement envie d'y aller que euh, voilà, on, bon, on a euh, fait un peu Merci de m'accueillir. C'est surtout à vous, vous que faut remercier. <rire> C'est moi. Alors, euh, vous proposez au sein euh, de la ferme-équestre, eh bien, euh, euh, plein de stages quand même hein, durant tout l'été. Oui, oui on a des stages bah, durant toutes les vacances en fait. Oui. Et surtout en été, euh, on propose des stages pour tout niveau dès 3 ans. D'accord. Donc euh, les stages se font euh, soit à la semaine, soit euh, parfois c'est sur 2 ou 3 jours. Ou alors pour les plus jeunes, donc les 3 à 5 ans, c'est que en demi-journée. Parce qu'on juge qu'un enfant qui a entre 3 et 5 ans, une journée entière d'équitation serait trop fatigant pour lui. Le midi, ils mangeront peut-être pas forcément ce qu'on va leur proposer, donc ils ne seront pas en forme l'après-midi. Oui. Donc pour l'instant, les 3 à 5 ans, c'est que des demi-journées et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc euh, tous nos stages sont sur euh, notre site internet, oui. dans l'onglet euh, « Vacances à cheval ». Mais oui, il est très bien fait ce site internet www.fermefranou.fr c'est voilà, assez complet c'est toi qui t'en occupe oui. <rire> Mais franchement félicitations il y a plein d'onglets vous trouverez eh bien, franchement, tous les renseignements dont, dont vous aurez besoin euh, voilà, si, euh, si vous êtes intéressé pour, pour en savoir plus donc les, les débuts euh, les stages débutent dès le 8 juillet c'est ça dès, dès le début des vacances euh, on a un premier stage de 5 jours qui est donc que euh, de l'initiation, oui. donc euh, ça vise majoritairement euh, les, des cavaliers qui n'ont jamais ou très peu monté, D'accord. afin qu'on puisse euh, eh bien, adapter les disciplines à leur niveau, donc ils vont pouvoir euh, monter en manège, faire des jeux en manège, des jeux accrus, de la mise en selle, de la voltige, des balades, mais par exemple ils ne feront pas de saut ou de dressage ou de choses comme ça, Oui. Ouais. c'est pour ça qu'on a des thèmes de stage, afin qu'on ne se retrouve pas avec des cavaliers galossettes et des cavaliers débutants. Ah bah oui Normal. Voilà. Alors, comment ça se passe quand on, voilà, on vient pour la première fois euh, en initiation euh, Qu'est-ce qu'on fait Du coup, on découvre son cheval son Alors, cheval. Déjà, on animaux. arrive le matin. La première chose qu'on fait, c'est aller chercher nos chevaux au auprès. Ou pas forcément le nôtre, mais celui qu'on va monter, mais on va chercher tous les chevaux au auprès ouais. voilà, pour la journée. Ensuite, on aide les bouffeurs à donner à manger aux petits animaux ouais. et à s'occuper des écuries, passer un petit coup de balai s'il faut, donner du fond aux chevaux, etc. Ensuite, donc, euh, on a une, Irène Cag, majoritairement, euh, nous donne un cheval qu'elle euh, va nous aider à préparer et aussi euh, qu'un grand, donc un animateur, va nous aider à préparer. On va apprendre à brosser, à sceller, à mettre un filet. Ensuite, une fois que tous les chevaux sont prêts et ont été vérifiés par euh, l'animateur et par Irène Cag, on va aller au manège. On va commencer à se familiariser avec les chevaux, donc comme pour les cours Piu-Piu, euh, euh, marcher à côté, les caresser, etc. Oui. Puis on monte dessus, et là commence l'activité équestre euh, à proprement parler. Où, euh, par exemple, euh, un jour, on va faire de la mise en selle. Donc, euh, le but, c'est de déverrouiller un peu euh, tous nos muscles, de faire des gestes à cheval. En général, ça donne beaucoup de courbatures le lendemain, mais <rire> c'est nécessaire pour avoir une de bonne huit. position à oui, cheval oui. et pour de se donner confiance. Ou alors en été, on en profite du beau temps pour aller faire des balades dans les bois et c'est très apprécié aussi en général. Bah oui, en plus on est au frais. Voilà. <rire> puis une fois que l'activité est cassée finie, on s'occupe de nos chevaux, on les décèle, on les caresse, on donne une carotte, etc. On les met au box, on vérifie qu'ils aient de l'eau, qu'ils soient nourris, puis on va mettre la table, on mange tous ensemble. Il y a une activité, enfin, il y a un temps libre de jusque 14h, 14h30 environ, donc euh, où les enfants peuvent utiliser nos balançoires, notre toboggan, euh, jouer au loup ou aux jeux de société qu'on propose. Puis, comme le matin, on retourne à l'écurie, on recèle les chevaux, on les rebrosse, on remonte à cheval, on fait une autre activité équestre, on redescend, on se réoccupe de nos chevaux. Et là, euh, donc, la journée se finit à 17h30, donc une fois qu'on a ramené les chevaux au pré, mais euh, si certains le veulent ils peuvent rester plus tard vers 18h 18h30 afin de renourrir les animaux, aller chercher les œufs des poules euh, mais on n'oblige pas parce qu'ils auront déjà fait ça le matin mmh. et on sait que le soir il y a beaucoup d'enfants par exemple qui sont fatigués donc s'ils préfèrent rentrer à 17h30 chez eux ou alors aller à 17h30 prendre une douche à la ferme quand ils sont en pension complète eh oui. on les laisse. On le dit quand même il voilà, y, y a plusieurs formules qui sont proposées, on peut manger sur place en demi-pension voilà. et on peut aussi dormir là-bas dormir donc pour ceux qui dorment euh, ils pourront à 17h30 aller prendre leur douche ensuite ils ont un temps entre eux ou comme le midi on les laisse jouer puis un repas Oui. donc euh, après encore un temps libre avec vaisselle c'est aux enfants de, de faire oui, la vaisselle participe. bien sûr il faut mettre la main à la pâte <rire> et ensuite on a une réunion durant laquelle on, on... le but c'est de s'écouter la première chose qu'on apprend à la réunion c'est de pas se couper la parole tout le monde s'écoute Et on dit ce qu'on a pensé de notre journée, si on a des souhaits particuliers, les poneys, les disciplines qu'on veut faire. Euh, voilà, on, on essaye de tout mettre en œuvre pour que les enfants aient ce qu'ils veulent, tant que c'est dans la limite du raisonnable. Hein. Bien sûr fonction des niveaux. Et ensuite, on a une veillée qui se finit à 21h30 pour les moins de 13 ans et 22h pour les plus de 13 ans. Puis tout le monde au lit, voilà. et eh ben voilà, histoire de se reposer pour euh, bien réattaquer le lendemain matin. C'est ça, parce que le lendemain réveil entre 7h30 et 8h30. Voilà. Donc euh... vous serez très venus. <rire> Les stages durent en moyenne combien de temps alors du coup Alors en, en moyenne, c'est 5 jours pour la plupart des stages. Mais par exemple, on a des stages de passage de galop fédéraux. Et oui. Euh, qui durent deux ou trois jours. Bon, sachant que ces stages de passage de galop sont plus orientés pour nos cavaliers. Parce que chez nous, les galops, on ne les donne pas, on ne les vend pas, ça c'est clair. Donc, euh, il faut faire euh, toute une année pour réussir à avoir son galop. On a beaucoup de théories à passer. Donc, ce n'est pas en faisant deux jours de stage que vous arriverez à tout valider là-dessus. Là euh, c'est sûr. Voilà, vous pouvez en valider une partie. Par exemple, on a beaucoup de, de cavaliers à partir du galop 5 qui viennent chez nous pour valider le cross parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres équestres de ville qui ont un, un terrain de cross. Là, par exemple, on peut très bien vous faire valider votre crosse. là-dessus, pas de problème. On ne vous fera pas valider tout le galop, c'est impossible. Ben oui, oui j'imagine. Voilà. Sinon, bah, on a les randonnées aussi qui durent. Euh, donc on a une randonnée de trois jours en juillet ah oui. et une randonnée de deux jours en août. D'accord. Et en général, les randonnées, c'est ce qui plaît le plus de l'été. C'est a... vrai. Ouf. Il y a des années, on avait une vingtaine de cavaliers par randonnée et euh, on était obligé d'en refuser. Et c'est souvent les mêmes cavaliers qui reviennent. Donc, ils se connaissent tous, ça fait des amis. Euh, et c'est vraiment une bonne ambiance parce qu'on est toute la journée à cheval, mais tranquillement, au pas, au trop. Enfin, on ne fait pas énormément de galop pour ne pas fatiguer les chevaux. On discute entre nous, entre potes. Le soir, on arrive, on campe ou alors on est dans des petites chambres d'hôtes ou, oh, ou des fois dans des lignes, ou des tipis. Feu de camp, euh, chamalots grillé, bananes au chocolat, histoire <rire> d'horreur, enfin, tout ce qu'on veut faire autour d'un feu de camp. Et ça rapproche vraiment les gens. Enfin, moi, je sais que pendant 7-8 ans, j'ai fait des randonnées avec les mêmes personnes. Chaque année, on savait qu'on allait se retrouver. et C'est génial. C'est les meilleurs souvenirs qu'on a. Et bien oui, il y a des liens qui se créent. C'est vrai que c'est chouette. C'est bien d'avoir des beaux souvenirs comme ça. En plus, je pense que quand on est enfant, c'est le bon moment justement pour créer ces bons souvenirs. Parce qu'à l'école, parfois, c'est un petit peu compliqué. À la maison, parfois, c'est pas toujours simple quand on devient ado. Oui, c'est ça. Enfant et adolescent, c'est le moment pour y aller, pour Se changer les idées, décompresser le temps d'une semaine, c'est vraiment voilà. top. Donc là aussi, c'est limiter euh, le nombre de participants Alors, on est obligé de limiter parce ouais. qu'on n'a pas euh, 10 000 chevaux, bien sûr. Il <rire> euh, faut savoir que déjà, en pension complète, on a le droit d'avoir que 6 enfants par nuit. D'accord. Puisque euh, l'agrément euh, ne nous oui, autorise ouais. pas à en avoir plus de 600 oui. pour la sécurité. Et la journée, euh, je dirais qu'en fonction des stages, euh, bah, on a une quinzaine de chevaux poneys donc... Euh, On est limité à 15 cavaliers, mais bon, il y a des stages où on sait très bien qu'il n'y aura pas d'enfants qui... Enfin, qui vont pouvoir monter des petits Shetland, donc on va être limité à peut-être 10 cavaliers en tout, D'accord. mais okay. ça dépend des stages. Randonnée, par exemple, ça m'étonnerait qu'on emmène les tout petits Shetland en randonnée puisqu'il faut déjà un niveau. Ouais. Faut... On ne peut pas partir en randonnée si on n'a pas déjà minimum un galop 3, ah, on n'est oui. pas à l'aise en extérieur... Euh... Parce que c'est vraiment... Il faut savoir monter à cheval. On ne peut pas dire au milieu de la rando, oh, j'ai peur, je ne veux plus monter. C'est eh pas non, possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc du coup, ben, on, on préf... voilà, il est préférable de réserver quand même oh, Il faut réserver. Okay. Ben, on ne fait pas <rire> sans réservation euh, pour risquer de vous faire mettre à la porte. <rire> Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Euh... Donc ça se faire... passe comment Alors du coup, on contacte qui Alors, euh, il faut contacter Irène Cag. Donc euh, l'adresse, c'est contact. @fermfranou. Donc franou, c'est F-R-A-N-O-U-L-D.fr. D Euh, il suffit de lui envoyer un mail pour lui demander bonjour, est-ce qu'il reste des places pour ce stage Ou alors si on ne sait pas exactement quel stage prendre pour son enfant, on lui dit bonjour, mon enfant a déjà fait tant de cours d'équitation, il a tel âge, qu'est-ce que vous me conseillerez comme stage voilà. Et elle nous répond, enfin elle vous répondra, elle vous enverra euh, en temps voulu les feuilles de ce euh, qu'il faut remplir de sanitaire. santé, les choses comme ça, toutes les infos, euh. okay. voilà. Super, eh c'est noté. On se lance tout de suite dans notre troisième euh, bulle de son avant d'entamer la dernière ligne droite de cette émission. Hein. Ça va bientôt être terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore quelques petites euh, choses à vous dire. Et puis surtout, eh n'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes ces informations euh, et bien sur euh, la page Facebook également hein, de la Ferme caistre Ferme caistre de Franou, tout simplement. Voilà, c'est oui. également toi qui t'en occupe. Oui, euh, voilà, vous aurez tout le planning des stages, des événements à venir. Et bien entendu, sur euh, le euh, site internet. Euh, voilà, on mettra tout ça en podcast avec... Euh, non, on mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission euh, d'aujourd'hui avec tous les renseignements. Euh, voilà, vous ne pourrez pas euh, vous tromper. On se lance dans notre dernier son et on se retrouve juste après. Nou, dat se réveille avec la playlist de Chloé <rire> aujourd'hui. On se met en, en condition pour être bien en forme, euh, voilà, pour faire, euh, pourquoi pas, une immersion euh, euh, voilà, dans cette ferme équestre dont nous parlons euh, aujourd'hui. Alors, Par contre, j'imagine que quand on, on se rend à la ferme équestre et quand on est en contact avec les chevaux, faut quand même plutôt être euh, posé. Ah, oui, Oui, c'est sûr que... <rire> F... Euh, les chevaux sont des animaux très sensibles du ouais. coup euh, quelqu'un qui est... bah déjà faut jamais courir à côté des chevaux ça tout le monde le sait alors quelqu'un qui arrive et qui a beaucoup d'énergie les chevaux vont le sentir tout de suite et ils vont, être, euh, che... ils vont être tout excités, on voit très bien quand un cavalier est à cheval Euh, si s'il est en plutôt zen, plutôt excité, plutôt stressé, ça se ressent tout de suite sur le cheval. S'il a peur, un cheval ressent les émotions. Un cavalier qui a peur, le cheval va se dire « Oh, bah, il a peur de moi, je vais en profiter. Ah, » voilà. oui. Bon, ils font pas tout ça, Il y <rire> a des chevaux gentils, mais c'est comme ça qu'un cheval réagirait euh, s'il n'était pas habitué au cavalier. Moi, je sais que, par exemple, je suis quelqu'un de très zen en soi, donc j'endors les chevaux. Ah oui Oui, j'endors les chevaux, donc c'est bien que j'ai des chevaux... Euh, Un peu excitée, on va dire, parce que je les endors, mais j'ai une amie, elle donne du peps aux chevaux, je la vois sur le même cheval que moi, ça n'a rien à voir. Le cheval, ah il, ouais. il va, il est tout content, alors <rire> que moi, il est calme, il est posé, réfléchi, ça fait ressortir nos émotions à cheval, c'est incroyable. Montre-moi ton cheval, je te dirai qui tu es. C'est ça, mais ouais. c'est vraiment ça. C'est pas mal. Alors, est-ce que les stages de voltige et de cirque sont d'actualité cet été Oui, oui, oui. Ça, ça doit être très prisé. Pour l'instant, bah non. non. Cet été, non, on ah. comprend pas. C'est ce qui est avec les randonnées le plus prisé d'habitude. Ouais. Et cet été, on n'a pas grand monde qui vient. <rire> Pourtant, enfin, euh, on, on sait qu'on va avoir des cavaliers des OTT, mais des nouveaux. Y a, ah. Ça, ça intéresse pas et on comprend pas parce que c'est la voltige. Ça permet de découvrir autre chose. C'est un, une discipline totalement différente des autres. On est à cheval, mais. Le but, c'est de s'exprimer, de, de monter un spectacle pour les parents le vendredi, oui. de se découvrir. Et puis, on ne fait pas que de la voltige. On a aussi d'autres arts du cirque. On, a, on fait des pyramides. On a un tapis pour ça, un trampoline. On a des, de la, des, du jonglage. On a des foulards, des balles, etc. On a un trapèze. Et tout ça pour mettre en place un petit spectacle et pour que les enfants puissent... Euh, Se défouler, euh, avoir l'impression qu'ils ont réussi à, à monter quelque chose de eh oui. pièce. Enfin, en général, ça plaît énormément aux parents aussi. Le, le vendredi, se, les parents viennent, on leur offre un petit verre de jus de pomme fait maison avec quelques gâteaux. <rire> et euh, Ils regardent <rire> leur enfant et à chaque fois, on a des très bons retours. Mais là, cette année, il n'y a pas de nouveau pour l'instant. Donc, on, bah, on, on... espère qu'il y en aura parce bah, que oui. voilà, c'est une belle expérience. Ça s'adresse à quel public, ce stage de Alors, absolument tout public. D'accord. Bon, Peut-être pas les enfants des 3 ans, même si, enfin, vers 5 ans, sans problème. Hein, euh, chaque année, on a une petite de 5 ans qui, enfin, on a des petites de 5 ans qui viennent. Euh, on a une cavalerie adaptée. On est actuellement en train d'apprendre à un poney d'un mètre 30 de pouvoir faire de la voltige. Donc, tout à fait adapté pour des petits. Les adultes, on a beaucoup d'adultes qui viennent faire de la voltige. Donc, c'est adapté pour les adultes aussi. Et bien sûr, euh, les enfants et adolescents. Euh, Donc, vraiment tout le monde. C'est ça qui est bien avec la Welfich voilà. et que tout le monde peut venir. Dans tous les cas, vous pouvez directement joindre eh bien, Irène par mail hein, voilà. que tu nous as donné tout à l'heure. Et puis, eh bien, vous pouvez peut-être expliquer un peu euh, voilà, où en est votre enfant euh, dans ce domaine équestre, euh, s'il est débutant, euh, et quelles sont euh, ses envies Et puis, je pense qu'on vous... On vous répondra. Voilà. Oui, oui, Irène, euh, vous orientera vers le stage voilà. le plus adapté à votre enfant. Enfin, les stages, puisqu'on a plusieurs stages d'initiation, plus, euh, plusieurs stages euh, euh, multidisciplines, ouais. plusieurs randonnées, etc., en ouais. fonction du niveau de, de votre enfant. Super. Donc, il y a d'autres activités qui sont proposées en, en, en plus du temps euh, à cheval. Alors, tu nous l'as dit tout à l'heure, eh c'est le soin des autres animaux, par exemple. Mais il y a aussi euh, du pricolage, euh, baignade. voilà, des baignades, oui. oui euh, et puis, toute activité de la ferme. Donc, euh, Ça peut aller de réparer des obstacles de crosse pour, qu pour que les cavaliers puissent les utiliser s'il y en a un de cassé. Euh, ou réparer les prés. Ou alors, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, euh, quand les cochons se sont barrés, d'aller euh, <rire> la nuit à cheval euh, à la chasse aux cochons. Enfin, à la chasse, aller les chercher. C'est déjà arrivé. Euh. On fait en fonction des demandes aussi. Donc, si, par exemple, il y a des cavaliers qui aimeraient... Euh, monter euh, durant le lever de soleil ou le coucher de soleil, on va essayer de faire une balade tôt le matin ou tard le soir. S'il y a des cavaliers qui voudraient se baigner avec des chevaux, on a des lacs à 3 km, euh, on y va facilement à cheval très souvent et on ira nager avec les chevaux ou nager tout seul, hein, même sans les chevaux. Euh, on a des, beaucoup de jeux, euh, donc euh, balançoire, toboggan, feu de camp. Euh, tous les jeudis, on fait pour ceux qui restent en pension complète, on... On fait une soirée camping, donc soit on va dans une cabane dans les bois, donc on appelle ça la cabane de la sorcière, soit on reste à la ferme, euh, au coin balançoire, où on a un coin feu de camp, donc euh, chamalots grillés, bananes au chocolat, euh, on fait un loup-garou, on raconte des histoires, on rigole, euh, et sinon on propose d'autres veillées la semaine, ou en général quand il fait beau, on va au manège, on fait des gamelles, beaucoup de gamelles, des boues, des... <rire> ou alors si malheureusement il pleut, bah, on reste à l'intérieur, Et avant, on faisait du coup que des jeux de société, mais cette année, euh, les personnes qui s'occupent de l'hébergement, donc Audrey et Angélique, euh, font une thèse en art thérapeutique et du coup vont euh, proposer très certainement euh, des, de, activités. des activités en relation avec l'art pour les enfants. C'est ouais. super. Donc les journées, en général, ça commence à 9h Voilà, à 9h ou 9h30, en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, oui. les pioupious, euh, s'ils si viennent le matin, ce sera 9h30. Et après, les, elles finissent vers 17h30, sauf si l'enfant a très envie de rester, euh, s'occuper euh, des animaux, auquel cas il pourra rester jusqu'à 18h, 18h30. Voilà. Ok, super. Et euh, en pension complète, euh, donc, euh, ça commence le lundi matin à 9h et les parents viennent rechercher les enfants le vendredi. Mais il, y a, il est tout à fait possible pour les parents d'emmener les enfants à partir du dimanche à 17h, 17h et de les récupérer le samedi euh, avant midi. Ah voilà, c'est plus qu'arrangeant. Voilà. Et si jamais on veut s'inscrire à plusieurs stages, eh c'est également possible, bien oh, sûr, sous bien réserve sûr. de places mmh. disponibles. En fonction du nombre, oui. Voilà. Sachant qu'en juillet, on commence à avoir pas mal de cavaliers inscrits, mais en août, pour l'instant, ça va, on a encore des places. Et eh bien voilà. Est-ce qu'on a quelque chose encore à dire avant de finir cette émission euh, Passez-nous faire un coucou, pouvez eh Passer quand vous voulez, hein. même euh, si vous venez pas monter, euh, juste découvrir la ferme, aucun problème pour passer. Ça c'est possible, on peut venir sans trop prévenir euh... Ah bah vous venez après, peut-être qu'on sera pas là, hein, comme voilà. j'ai dit tout à l'heure, on sera peut-être <rire> pas aux écuries, mais venez, la ferme est ouverte. C'est super, comme ça on, on fait une immersion dans, dans le monde animal et puis là on voit que c'est très authentique quand même tout ce oui. que vous proposez et, et c'est super important en tout cas. Merci beaucoup Chloé d'être euh, venue jusqu'à nous aujourd'hui eh euh, pour euh, nous parler de la ferme équestre de Franou qui se trouve donc à domartin les remiremont vous avez bien compris euh, on embrasse toute l'équipe et puis euh, eh bien, euh, on encourage euh, tous nos auditeurs à aller faire au moins un tour sur le site internet et puis directement euh, sur place je pense que vous en aurez plein les yeux et du baume au cœur parce que ça fait plaisir euh, d'entendre des discours comme ça, moi j'aime bien. Merci. Merci beaucoup, à très très bientôt et puis euh, un, un très bon stage surtout euh, d'été, j'imagine que tu vas participer euh, un petit peu encadré selon euh, tes disponibilités. Oui, je vais encadrer et puis participer au stage avec ma ponette, bien sûr. Ah, oui, euh, voilà. bien entendu. On embrasse tout le monde pour nos auditeurs, on se retrouve euh, très bientôt et puis en attendant n'oubliez pas, c'est comme tous les jours euh, bonheur, joie et rire à tous. I'm The rock, the rock, mm -hmm. the that the rock, <laughs>